Activité 5B. 1 Leur fils Tom, leur fils Tom et Fred. 2 Leur fille Claire, leur fille Claire et Anne. 3 Leur ami Tom, leur ami Claire. 4 leur ami Tom, leurs amis Tom et c l a i r e